Roche, menonani. Qui je suis, moi, qui je suis, être bourré de talent, banté, souvent tenté, jalousé, à tort et à travers accusé, cœur gros sous la main, à mes dépens, t'as la prix, gros ventre bon, couillon, entourage mauvais, donné rien recevoir au retour, promet, pour une chose pénible, prends la poudre d'escampette, l'amour, aux oubliettes, des bonnes actions, intention de faire mal. Faire souffrir, plaisir, plaisir majoritiste ma me rouge, l'oreille en louche De mon assiette, en trouvant encore des empreintes saint d'une okay. vieille, être déprouvé de pensance, bon sens Pense, pendant des heures entières à hier Qui je suis Jamais volé, jamais violé, jamais tué Mais par le gang des bleus souvent coursé Simple produit de la société, le souvenir des vieux Omniprésent, sur les sentiers de la perdition Et Heureusement nous écarte, sinon qui je suis Fumeur d'eau huile, un sort du fond de ma gorge Legalize. Zen et migraine, cela dépend de comment tu le prends, de comment tu le sens. Qui suis-moi, feu follet du microphone. Quand on entend mon âge, cela étonne pas mal. Crois-moi, l'autre proteur affronte-toi avec bravoure. En toute assure et à la hauteur. Hip-hop, élément moteur, arrête-moi si tu peux. cours toujours la retourne, à chacun, j'aimerais tout à son tour. Qui suis-moi, je viens du Congo, habite le 7-8. Tous ces bruits, exercice de style utile quand oui, on est débile. Ville, vuitte, moral blindé L'homme a l'instant ma lasagne est pendé Qui je suis, être incompris Apprenez à me connaître, honnête Ma vie, c'est pas seulement le cadre d'une fenêtre D'un D'inclatement insignifiant, je te fais renaître Sinon. Sinon Sinon Qui je suis Abbé Mewapeno me Qui je suis Morgeno Qui je suis si ma loi, Qui je suis Mado Aja Sinon Qui je suis Mewapeno Sinon Morgeno Qui je suis Tata Jame, Taminghala, Martin, Mamame, Kinkeni, Albertine, Bantoubame, Tama Paka, Mama Mamayasi. Tu veux savoir qui je suis? Moi, qui je suis? Je pleure, sur l'horloge, 1h, heure, 18h. Tristesse, je me sens seul. Où elle est? Ma petite soeur, Douceur, pure fleur, Ton frère dans la pénombre, apporte-moi un peu de ta lumière, qui je suis, mal aimé, mal mené, d'où je viens, le mal né, est gîné. même lignée alignée, plus aucun pilier, ensemble des biens pillés, ne vous laissez pas abattre, là haut, dans le firmament, existait vis-à-le Dieu, priez, vos forces liées, qui suis-je, en 1998, quasiment quitté comme un voleur mon pays, au gré de mes pérégrinations. J'ai acquis une certaine connaissance de la nature humaine Le sentiment le plus proche de l'amour à ce jour reste plausiblement la haine Jalousie, hypocrisie, méfie toi de ceux qui disent t'aimer Car pendant les durs moments, les coups les plus fatals, c'est de quitter les ascènes Toi qui me suis, toi que je considère de plus beluré comme mon frère Tu me l'as fait à l'assaut d'un milcomore, garde un œil ouvert quand tu dors Qui suis pour toi un oubli, pour d'autres qu'une pensée retrouvée Tout doucement, gentiment incriminé, qui suis-je Celui qui allongeait le temps, sans souci peut-être. Eh, j'étais égoïste, pour avoir un peu cherché à m'en sortir. Sous des bien meilleurs auspices, finir sans l'aide de personne. Elle sonne fausse la nôtre, vous l'entendez. M'arrêter, me reprocher, parce que combattant des verbes être plein de verbes, Inférence, quelle différence. Qui suis-je? Qui suis-je? Congolais, Zunan. Qui suis-je? Suis A bébé no. Qui suis-je? Oh oui. Ik schrik er een peno, zielo, Ik Ik ben een Ik no. Ik kongo, Hallo aka Wa me